I love you. qui retrace et chercherait de mon visage la plus belle page de mon histoire déchirée depuis que je cessais de te voir seulement je savais que tu n'étais que de passage t'es la nuage comme répétant de ce rêve étroit je serais tombé du doigt le toit de la maison pour m'abattir cette effondrée après toutes les batailles que j'ai menées malgré les nuits que je vis en jour mon amour te sera toujours fidèle éternelle image gravée dans la mémoire Tout ce soir passé entre tes bras m'a bien aimé j'ai bien pu faire rebondir pour être jamais heureux.